Al Hayat Media Center presents <speaking in foreign> l'éternité <language> divinité divinités De Bouddha la Trinité C'est la guerre l'éternité Allah na ja, mes enfants tes Vos religions sont inventées Sur les messages et vous mentez Nos sabres vont argumenter Allah na ja, mes enfants pour Vos religions sont inventées Sur les messages et vous mentez Nos sabres vont, argumenter. Ja, enfantés, les vous Nos sabres vont argumenter Un message aux associateurs Égare et falsificateur Vos religieux innovateurs Qui ont renié le créateur Un message Les associateurs, les gares et fall, les significateurs, les religieux, innovateurs, qui ont renié le Créateur. Le choc des rues, les choses à croire, les la treu, sera la proie. Oh, ils nous briseront la croix, les Juifs aussi, il aura droit. Le choc des rues, les choses à croire, les la treu, sera la proie. Oh, ils nous briseront la croix, les Juifs aussi, y aura droit. Ме créons deux l humanité l nous renouveons divinité, divinité boudhaa la Trinité c'est la, la guerre, c'est la gar l'éternité mais deux l humanité l Nous renouveau, divinité, de Bouddha la Trinité, c'est la guerre, c'est l'éternité. Quand le bien-gui surgira la justice s'établira, le vrai croyant se réjouira, et le mécré périra Quand le bien-gui surgira la justice s'établira, le vrai croyant se réjouira, et le mécré périra Quand le Messie arrivera, la vérité éclatera, le vrai croyant triomphera, et l'antéchrist succombera. Viendra le Messie, arrivera la vérité, éclatera les incroyants, triomphera et l'Antéchrist succombera. Les signes se sont déroulés, votre monde va s'écrouler, votre drapeau vous a mon tête foulée, sur nos pieds vont peut faites vous rouler. Les signes se sont déroulés, votre monde va s'écrouler, votre drapeau vous a mon tête foulée, sur nos pieds vont vous rouler vous rouler mais créant deux l'humanité nous renouuvons divinité bou latrinité c'est la guerre c'est la guerre l'éternité mais deux l'humanité nouveau divinité ni la trinité c'est la guerre c'est la guerre l'éternité nipé en de l'humanitaire ni pour nouveau divinités de bouddha à la trinité c'est la guerre fo l'éternitaire grand humanitaire ni nouveau divinité la trinité c'est la guerre nouveau divinité Дерни!